Unité 4. Leçon 2. Exercice 2. Distinguer S et Z. Cocher. A. Nous écoutons la musique. B. Elle répète la leçon. C. Il passe les examens. D. Il regarde la télévision. Nous écrivons des chansons. F. Elle lit la consigne de l'exercice.